Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine Trop d'obstacles aujourd'hui, pour gagner l'horizon Des baleines épuisées, j'ai sur la grève Leur sang couvre des bouches, comme autant d'hameçons Comme autant de collines, occultant l'horizon De crêtes insensibles à la nature des plaines Je suis vraiment navré, te dit le capitaine Et tu sens qu'il vrai et qu'il a le cœur bon Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon Qui entre dans tes murs et saigne les baleines fais des mois durant dédaigner l'horizon et lorsque tu le croises snober le capitaine Quand tu rentres chez toi tu te dis qu'il fait bon le mensonge est partout infiltré dans tes veines quand tu aimes coûter au sang de la baleine. Déborde des lèvres, de la femme au harpon Mais un jour sur ta manche, tire le capitaine Les yeux exorbités, il te dit repartons Il est temps de sortir du sommeil des reines Car nul ne vous attend autant que l'horizon C'est l'aube nord qui t'espère, l'inlandiste qui t'appelle La Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan Par des sommets hargneux Des vallées encaissées Des villes au cœur de pierre Aux formes insensées Voix la barbe douce Et ton pas se fait lent Et tu entends au loin Les plaintes des balais Qui avant de finir Sur la grève On s'en doute Connu cet horizon Dont seul le capitaine Espère encore pour deux Que tu croises la route Mais un jour au silence Qui monte Aux alentours Comme tes yeux se décollent Tu sais qu'on t'a laissé Tous tes sans la chair s'assécher Les commandes de l'encerclent, il va pourtant te Le décor s'aplanit les courbes se défont Tout se dégage, oui, sans doute là t'attendre C'est lui qui vient toi